بسم الله الرحمن de ne peut du shirk, justement Et là on parle de, de qui est كاين جوم السحر حقيقي ليس تخيلي راه لا اوتور يفار دو سيلو لا نعم سمسته ذلبي كل تعالى واتبعوا متتلو شياطين ورانوا بسليمان ولكن سليمان ا ا واتبعوا متتلو جنان مذنبين وما كان وما كفى سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كانوا مخصون للشياطين كي يمكروا كانوا يعلمون جوج السحر قالوا انما نحن فتنه فلا تكفروا وسبقت فتنه الا انني لا اقصد يعني انا بنون السحر كي سوغت دمونك يا السحر لا prendre l'enseigner et tu peuxais le pratiquer cela est du shirk طيب نواصل بقيه الليال اثنان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل اليتيم امال اليتيمه والتولي من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه عن ابو هريره رضي الله عنه que le feu de Allah sallalahu alayhi wa sallam a dit il y a le niveau de sept destructrices il y a sept péchés qui, qui détruisent qui qui, qui, qui qui et traduit pas pas capitaux tu vois et moi bon, ça fait un petit peu ressemblons avec la bible elle a mubiقات c'est quand tu te détruises dans la cas ça ressemble un peu de capitaux mais bon ce donné dans la bible ce sont pas les mêmes et le sens n'est voulu n'est pas le même ils ont dit Quels sont-ils, c'est-à-dire ces péchés Oh, messager d'Allah, il a dit en premier lieu le shirk billah. Ensuite, shahid as-sihr. Souma il a dit le fait de tuer sans droit. Il a dit que Allah en dit interdit. Ensuite, il a dit le fait de manger l'argent ou plutôt de chède le fait de manger du riba et le zour. Et le fait de manger l'argent de l'orphelin. Il a dit le fait de battre en retraite le jour de l'affrontement sans kussar. Et le fait de d'accuser de fornication les croyantes chastes et euh gafiles c'est-à-dire qu'elles sont à la base c'est le fait de dire qu'elles sont innocentes en fait qu'en fait elles sont loin de ça je ne pense même pas d'accord ne s'y attend pas non grand shaykh ibn hadith قال سن بقوله Al-Sihr, après le shirk. Bien que le shirk fasse partie du shirk. Et dans ces simples mots, quand il a cité, d'accord, deux sont du kufr. Le premier et le deuxième. Le premier, shirk ibn Allah, et le deuxième, le shirk. Les autres ne le sont pas. À part celui qui l'a rendu halal. D'accord குப இ ஜனாசரு ஈம عَوِ الْقِسَاسُ عَوْغَيْ لَذَلِكَ مِمَا عَبَحَدْ أَشَلِي عَدُوْ قَتْ لَهُوْ بِهِ Donc maintenant le fait de la tradition de tuer la vie qu'Allah a préservé sans droit, il s'agit de tuer le muslim مثلا ou le vimmi le vimmi c'est celui qui entend l'islam et qui paie la jizya ou le mouahad, celui qui a un pacte de paix et qui est dans son pays d'accord, qui est dans son pays il n'est pas chez toi, il est dans son pays à lui c'est Moustamine, c'est celui qui passe temporairement chez les moustamines et qui demande qu'il l'abrite. Il ne peut pas djizya. Il ne peut pas djizya. Et ça peut être un harbi, mais il demande refuge. Donc lui, c'est celui-là, le moustamine. Comme il dit Ta'ala, « Ou ina hadou min moustiquin s'ta ijaraka fa ijiru hata yismaya kalamallah summa abliu ma'mana. » Donc si un des moustiquin te demande abri, alors abrite, alors abrite-le. Avant qu'il entendre la parole d'Allah, ensuite, il fait lui parvenir à son lieu de sécurité. Là où il vient. Là, c'est lui qui demande. L'abri. Donc, il n'est pas permis de tuer ces gens-là. D'accord Sauf dans une situation qui leur rendrait permis. Comme par exemple, celui qui a forniqué après avoir connu un mariage. Ou qui lui avait marié. Ou alors celui qui aura postasié. D'accord Ou alors l'étalion. et autre parmi les choses ou d'hier quel de certaines circonstances permettent de tuer que soit un musulman ou même un mecraf. Et ça ça revient au gouverneur طبعا d'accord et comme les hudoud hak al hukkam c'est le gouverneur qui applique les sentences. Aklou riba ay tanawuluhu bi ay wajh min al wujuh. Aklou riba c'est le fait de consommer l'argent des usures. C'est toutes ces formes. Quand on dit « aql », ce n'est pas forcément le fait de t'en servir pour acheter à manger. Mais tout ce qui te profite avec. Soit acheter une maison, soit acheter des vêtements, soit payer des choses dont tu as besoin. D'accord L'argent du riba, il est « muharram mutlaqan ». Des fois, des gens le disent, ils posent des questions, la salaine, l'argent du riba, et euh, est-ce qu'on peut faire telle et telle chose avec Parmi les choses qui sont en offre pour lui personnel, on dit non, ce n'est pas terminé. Oulamad dit non. Par contre, là où ça peut être permis, c'est de l'utiliser dans une chose qui, à la base, qui t'a été imposée, qui est haram. Exemple, payer des impôts en France. Dans l'Islam, il n'y a pas d'impôts. T'as l'agent du Liban, tu paies tes impôts avec. Non. Ou payer une amende qui est injuste. Comme par exemple, lorsqu'ils font, font payer à nos sœurs des, des, des amendes pour le en fait qu'elles portent l'Ijab. Avec l'agent du bilan, tu peux payer avec. Des choses comme ça, tu vois. Elle met un profit personnel dans, le, dans ce qui est ma shurur, là. Dans ce qui est euh, moubaha, là. Tu n'as pas le droit de te servir. Même une fois, Chiril avait été interrogé pour euh, une personne qui était malade qu'il s'est fait opérer. Et il disait, est-ce qu'il a eu le droit de... Pff, je ne sais plus si c'est l'argent du débat direct ou de faire un, un emprunt pour l'opération. Il a dit là. Même là-dedans. C'est dans l'absolu. L'argent du débat, c'est une chose qu'Allah a ajouté dès qu'à la guerre. Et... اللَّهَ تَنِكَا لَغَيَرْبُ سَتَعْجَنُ الْاَرْفَلَا وَاَكْلُ مَلْ يَلْ يَتِيمُ اَيَا تَعَدِّيَ فِي وَخَاسَ الْاَكْلَ يَنَهُ أَهَمْ مُجُورَ الْاِنْتِفَعَ c'est le fait de consommer l'argent de l'orphelin là c'est pareil quand on dit consommer c'est s'en servir à profit personnel à outrance car celui qui est tuteur d'un orphelin a le droit de prendre de l'argent de l'orphelin s'il en a besoin مِل قبل المعروف لا بعد الفضن ان abused اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ رفلا celui qui a perdu son père avant la puberté التولي <'o> بزاف اي الانفثار من وجوه الكفار اذا التحمت اطائفه الى متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه دونك c'est le fait d'être face à l'ennemi et kuffar et de fuir سواء ذلك attaque tactique. Tu vas en arrière pour mieux repartir ou alors pour rejoindre un autre groupe. D'accord. Et ça s'applique par-mi également si l'ennemi est trop trop trop nombreux. Et ça ça rentre en tactique. Parce que le but n'est pas d'aborder le combat, c'est juste là maintenant cette bataille-là n'est pas réalisable, donc on part en arrière parce qu'il faut garder des vies des des soldats. D'accord Pour par la suite revenir avec du renfort. Voilà. psychologie sosos et jabdoune la gihad. Non, s'il y a une bataille là, ce n'est pas par exemple, est revenu en arrière. Alors ah là, il parle de fait de tu as mis en toi, tu as peur de lui, tu te trouves à la manière juste. On a des grands péchés. Wa qazf al-muhsinat, أي ramieهن bizina, comme celui qui ramie les muhsinin bih ou bil lawat. Donc là fait de d'accuser les femmes Euh, déjà mariés, de les accuser de faire zina. Les catholiques, le hadith est venu pour les femmes, car c'était le plus fréquent, parce que la femme, elle est faible, le plus bas des femmes. Cela est valable pour l'homme également, le fait d'accuser un muslim de zina. D'accord Et cela n'est valable que si tu es 4 témoins, 4 témoins, qui ont vu clairement l'action, d'accord, de pénétration. Ça, ça s'inscrit souvent. À malheureusement, ça peut être le fait de voir au loin un mouvement, ou une forme, ou quoi, même de, de près. Tu vois un homme sur une femme, ou ce genre de choses, tu ne vois pas la chose en elle-même clairement, là, tu n'as pas besoin de le dire. Vous êtes trois l'avoir vu, seulement là, tu n'as pas besoin de le dire. Vous êtes quatre à avoir vu, mais vous n'avez pas vu les quatre clairement, l'acte de pénétration, là, tu n'as pas besoin de le dire. D'accord, on a besoin de le dire. Et Cheikh Abdul Hamid il a dit que si tarih hadith islamy il n'a jamais été rapporté que quatre témoins aient vu l'acte et que le haditha application avant les quatre ça a toujours été par ave d'accord par ave soit quoi les quatre témoins ça n'a jamais eu lieu ça pas parce qu'il l'a dit de blasme ilmiah Est-ce que ça même tu as pas que c'est pour dire que vraiment l'islam préserve au maximum Est-ce que moi dans les vidéos c'est pas valable D'accord c'est pas valable pour pouvoir je parle de faire un hokm à ah, maintenant quelqu'un qui s'est filmé par les exacts sont ces films là hein et euh oh, tu peux dire du sansani Non mais maintenant le fait que il ait chez un qadi avec le qadi il fasse appliquer la sentence pour ça il a pas le droit Ces vidéos-là ne suffit pas. Ce n'est pas une preuve d'islam. Il ne faut pas être témoin. Mais nous, en tant que personnes à part, on peut dire, lui, il est malouf, c'est un zèle. Il ne s'en cache pas. Sans quoi, c'est très, très grave. Accuser un musulman, il dit, là, tu mérites 80 coups de feu. Et ta shahada n'est plus acceptée. C'est très, très grave. et pourtant aujourd'hui les gens se balancent ça au visage comme ils boivent de l'eau ils insultent les mères d'un tel qu'elle ait une casa les pères d'un tel qu'il a un casa la soeur d'un tel et ainsi de suite alors là si ces houdouds étaient appliqués mon frère les gens ça les calmerait, ça leur ferait du bien un petit peu, dans le sens ça ferait du mal à leur dos, mais ça serait du bien du fait qu'ils se calmeraient et ils n'ont plus à moins de péché aujourd'hui justement comme il n'y a pas de houdoud ah les gens ils se lâchent les gens ils se lâchent المحرثنات كذلك قال الحرائر اللواتيه حفيظنا من الرمى او من الزناف سواء كنا صيابا اش فينا الصيابات الصيابات صيابات او ابكار دونك لي ي parle des de ser qui sont libres les femmes libres ils sont reservés ils sont dzinant par le mariage que soit Ou, non, ou sans mariage. D'accord Même sans mariage. Qu'elle soit Bikr ou qu qu'elle soit Sayyabat. Sayyabat, c'est celle qui est divorcée. Allez comme ça. Ou la ghafilat, elle bariat, elle mu'minat, elle muslimat. La ghafilat, tu veux dire, c'est qu'elles sont innocentes. Et parmi les croyantes, muslimas. On l'a dit, cela est valable également pour l'homme. Et aussi, le fait d'accueillir quelqu'un de... لوات لما كانت الذنوب الذنوب النبي صلى الله, صلى الله عليه باجتناب تلك من التي تهلك مقترفيها في الدنيا அமீஃ وياشرك بالله وذلك لما ترتب عليه من جر الشخص الى ركبه الذل والعبوديه للمخلوق Donc les péchés ne sont pas uniquement causés de destruction du habitants en ce bas monde le prophète sallallahu alayhi wasallam a mis un garde contre ceux entre alors tête Quand en premier lieu le shirk qu'elle a dit le shirk ça amène à ce que la personne mette son joug se rende esclave elle-même de la créature Le cheikh abanes que je te rends pas même extrave de la créature. Tu te rends compte ou pas As-sihr, c'est ذلك اللي ما يؤدي لكثير من الأمراض الاجتماعية, مثل الشعوذة والخرافات والدجل على الناس. Il est également sorcery parce que l'amène comme fasad et comme maladie, mot qui touche les gens. De façon générale. Arzam walil بالكذب والاحيال واذراق النفوس التي حرم الطيب. Il également s'amène après l'argent des gens mensongèrement. par la tricherie. Parce que le sorcier, tu le perds, tu le payes à force grâce à cette foi. قالوا يزهق الناس التي حرم الله بغير مباح للقتل. وذرك الذي ما يؤدي الى الفوضى والاضطراب. هبل الامن وجل الناس في ققع ققع ققع من الخوف والارهاب. يعني يغرموا في قتل الا في سن droit. la vie qu'Allah ont donné. car cela amène justement un désordre et ça e euh, ça euh comment dirais-je ça haute justement la sécurité parce que les gens après cela quand il y a des meurtres ça mène à quoi de la vengeance et ainsi de suite et également ça amène de, de terrorisme à faire peur aux gens en casain et la sécurité c'est une chose qui est très importante après le riba وذلذلك لما يؤدي من اخذ اموال الناس بالباطل وبدون مقابل عمل او جهد يفيد المجتمع. Donc c'est également de manger du riba. D'accord? C'est okay. comme okay. on a qu'on prend de l'argent des gens justement sans contrepartie sans effort fournisseur qui est méri qui mérite ce si que tu fais de l'argent. D'accord? Tu as donné de l'argent à quelqu'un? مثلا ايه تر ان بلس له تلوا Demain, moi, par exemple, je te prête ma voiture. Je te, je te prête mon voiture en condition quoi Que tu me ramènes avec une roue de secours en plus. Non. Tu as la prête, tu roues la voiture, tu me la ramènes. D'accord. Je te prête mon stylo. En condition que tu me ramènes un deuxième stylo en échange. Là. D'accord. Tout cela. Tu prêtes une chose, la personne s'en sert, elle te le rend. Elle l'abîme. Si vous êtes mis d'accord à l'avance, elle te rembourse. Si vous êtes d'accord à l'avance si tu as autorisé à l'utiliser, que la petite négligence, elle a pas remboursé. D'accord, elle a pas remboursé. Comme à khazaf fi qawaid al-fiqhiyya. Et le taghdi fi mal al-yatim, le fait de prendre argent de de fait d'abuser d'argent des orphelins. Ozalika allama fihi min al-dhulm. Aladhika le شخص القاصر الذي لا نصير له إلا الله. Comme ça, même abuser d'une personne qui ne peut se défendre. والشرار من وجوه الكفار لغير مصلحه وذلك لما يؤدي الى خذلان المسلمين وكسر شوكتهم واذهاب ريحهم دونك egalement le fait de fuir devant les koufar lors d'un combat j'y ferai bien sûr d'accord sauf pour pour une chose qui est meilleure comme on explique tout cela هي رمي المخسنات للمسلمات بالزنا وذلك لما يؤدي لتشويه صبعه المسلمات وافتقاد الثقه بهن والتشكيك في نسب افراد المسلمين On peut dire que celui femme chaste de zina, sa mère n'a quoi à nuire à la réputation à perdre que son elle et à douter justement par la suite de la descendance des enfants. Quand tu as que une femme de zina elle a des enfants, elle veut dire c'est même pas le père, c'est pas leur père et hop ça part. J'en ai parlé. Mais je juge ça pas camis. Il y a كل فوائد المعاصي سبب للهلاك. في الدنيا والاخره كل بيجي صنعه كوز ديسو سيون صن دا مون دو لودرا ثانيا تحريم الشرك وهو اكبر الكبائر نعم ثالثا تحريم تعلم المسيح وتعليمه ان تعلم تكون المسيح وادرسنيه اي بيان سور دو براتيك رابعا تحريم قتل الناس التي حرم الله لدبالحق ان تدرسون توي لا في سان دوك ك الله ران دو انترديت خامسا تحريم اكل الربا والتعاطي به La restriction de manger l'holiba est aussi à donner. Également de faire manger les autres. Sabi, saji san tahrim al-taaddi ala mal al-yatim ala ay wajh kana. La restriction de manger l'argent d'un autre fera. Sous ces formes, qu'on dit manger, faut servir, profiter. Sabi, ya tahrim tawalliy al-zahf ila mutaharifan niqtal aw mutahayyizan ila fi'atin. La restriction de battre rotte devant le bruit parmi les kuffar. Sabi, athaman تحريم قذ المخصنات المسلمات ثيبات كنا او ابكار طريكسيون داكيزيد فونيكاسيون للمسيمه كي سون شاسته مغاريه كي سابريز ميم نو مغاريه مي كي سابريز مناسبه الحديث الباب حيث الدل على الحديث على التحريم تعلم السحر وتعليمه سيكو لين دو حديث لو شاهيدس بار فون سحر كي ناتدي دو لانسينيي اي دو لابرون ا دو لو براتيكه مناسبه الحديث التوحيد حيث حرم الشرك لان مبناه هو الشرك la direction de faire du shirk car il est bâti sur le shirk bâti sur le shirk قال وانجدم مرفوعا قال حد الساحره ضربه بالسيف ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال صحيح Donc il a dit la peine que doit subir le sorcier c'est un coup d'épée c'est-à-dire la peine de mort. Avant de partir à l'Amésie, il a est dit ce qu'il est authentique c'est qu'il est mis au kauf. C'est-à-dire quoi il est mis au kauf hmm? C'est une parole de Jundoum. Ce n'est pas la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bien que des sahabas ont agi en conséquence. Ils l'ont fait. عمر, حفصة, عثمان طيب, يقول, الكلمات, الساحر. عقوبة الساحر في الدنيا, بين سبا மே சோா il sera tué s'il si ne fait pas taubah, il sera tué s'il si ne fait pas taubah, il sera tué sentence, comme un zani comme un euh, talion quoi. il ne sera pas, les gens font ça sur lui il aura droit à le hong des muslimines mais il sera exécuté quand même pourquoi car le sikh c'est un ism qui est un azim et qui fait que le sikh peut recommencer il peut recommencer pour faire, mettre court à son mal et l'exécuter. Car même s'il fait tôt bas, ce rime, il aura toujours en lui. Parce qu'il a appris ce qu'il a fait, il sera encore le refaire. Al-Shah al-Ijmali Lama kena al-sihru min akhtar al-amraad al-aghtima'iyah, lima yanjim annuhu min an-fasid al-muakkadah wa nata'ij al-khabithah, min kotl wa akhz al-amwal bil-batil, والتفريق بين المر وزوجه جعل الله له علاجا شافيا باستئصاله جمله واحده بقتل الساحر حتى يستقيم المجتمع ب فضائله وطهارته واستقامته donc l'utilisation le sorcier est parmi les choses les plus dramatiques les plus graves qui soit car qu il mène à la mort un sorcier ça peut tuer quelqu'un d'accord le sorcier hakiki peut tuer quelqu'un ça peut rendre quelqu'un fou ça peut pousser les gens au suicide ça mène à séparer un homme d'une femme à détruire des familles à faire des guerres à faire taharich entre un tel et un tel d'accord donc et également à prendre l'argent du des gens euh injustement car le sahir du pays wa al-thalika alors pour tous les maux qui en découlent pour l'arrêter il faut tuer le sahir et le sahir et également ça servira de de à dissuader ceux qui voudraient s'aventurer par la suite on dit que avec ça l'islam ça ne plaisante pas ça ne plaisante pas le sahir d'accord c'est même s'il fait toba il est exécuté afin que justement la société retrouve un renfort de paix de sécurité il y a comme les فوائد تحريم تعلم المسيح وتعليم donc il a dit d'apprendre le sahir et de l'enseigner et de le d'en de de pratiquer sans rien, hadd al-sahir, qatlo. On ne comprend pas la phrase que subit le sahir, c'est la peine de mort. Et qu'on a dit également appliqué par les gouverneurs. Appliqué par les gouverneurs. On a sabat al-hadith al-bab. حيث دل الحديث على عقوبه الساحر بالقتل و على تحريم السحر. Ce hadith montre que la peine que doit subir le sahir c'est la exécution. Et que le sikh est interdit. مُنَزَابَتَ الْحَادِثِ الْتَوْحِيدِ Le lien du hadith rapport au tawhid. حَيْثُ حَرَّمَا الْحَادِثِ تَعَلُّمَ السِّحْرَ وَتَعْلِيمَهُ لِنَّمَ بْنَاهُ وَلَا شِرْكِ Comme dans le hadith précédent. Car le sikh, cela est bâti sur le shirk. Et le shirk, bien sûr, est l'opposé du tawhid. Quoi qu'est-ce que? Sous le makala, ان تتم في الصحيح البخاري عن بجلا عبد قال لك تبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتل كل ساحر او ساحره قال فقتلنا ثلاثه سواحره اوكي عمر ايكري سيجوا quand tu étais gouverneur a c enir ce qu'il avait placé dans différents endroits de tuer tous sorcier toutes sorciere il est dit d'aventurer vraiment tu crois d'entre eux wa sahaha an hafsa radi Allah anha anna amarat bi qatl jariya laha saharataha fa qutilat wa kadhalika sahaha an jindub qala ahmad an salaf min ashab an nabi sallallahu alayhi wa sallam igal wa sahaha hafsa qadallu faire tuer d'accord une de servante qui avait ensorcelé et fi al-qasra de jindub wa ahmad radi سلمه جده 3 صحابي سجهوان قال مناسبه هذا الاثر للباب و c'est quoi le lien du aathar par rapport à ce chapitre اودى المصنف رحمه الله تعالى هذه الاثار في الباب ليبين لنا ان راي الصحابه المسكورين هنا في الساحق انه يقتلوا حده pour l'auteur a mis ces aathar pour dire que raï des sahaba trop entre plutôt Dans cette messe cela c'est de tuer le sorcier parce qu'en fait on a pas le texte du prophète de lui dise qu'il faille le faire authentique mais on a des actes de sahaba qui le montrent et d'autres sahaba apparemment je crois que l'acte de Hafsa a été contredit par d'autres sahaba والله تعالى اعلم et ça ça pose un challenge les gens du les gens du livre à la base la sorcellerie c'est une chose qui est très grave chez eux également D'ailleurs dans le, la légende qui parle de Jeanne d'Arc, je sais pas si elle a vraiment existé, elle est pas arrêtée brûler sur le bûcher. Sous son nez de sorcellerie. Et à l'époque de ce qu'il appelle l'obscurantisme, pas le Moyen Âge pas là, ils brûlaient des sorcières. Ils brûlaient les femmes rousses qui avaient les taches de rousseur qu'ils disaient que c'était des sorcières. Regarde le jahl. Mesquin, arrêtée clé comme ça, tu es, es rousse, tu es rousse, tu es brûlée. Tu as rien à faire. Mais dis écrit சாயம்